Synergie des médias au Burundi. Urunani kwa radio Mourundi. Burundi. Synergie des médias au Burundi. Merci de rester à l'écoute de ce journal en synergie des médias qui est centré sur un seul sujet, l'utilisation des fonds publics. Le 24 juin de cette année, le président de la République du Burundi a promulgué la loi portant budget général de l'État pour l'exercice 2025-2026. Mais pour l'exercice 2024-2025, quel était le montant prévu pour les dépenses de l'État Quel était le budget alloué au secteur des infrastructures Quelles étaient les constructions prévues Quelles sont celles qui ont été réalisées et celles n'ayant pas été réalisées Les détails, c'est dans cette édition spéciale en synergie des six médias, à savoir la radio Isanganiro, la radio Rima FM, la radio Bonesha FM, Shima FM, Durum, hagaseke et les le journal vous est présenté par Ornella Mucho en collaboration avec Sonia Kamikadi et la mise en onde est assurée par Larissa Kaboulaye. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue dans ce journal en synergie des médias, certains habitants des collines Muzenga et Mugano de la commune Mougui, et dans la province Gitega se réjouissent d'une alimentation en électricité fournie par le barrage hydroélectrique Cabou 16 après son inauguration officielle en 2024. Ils affirment que cette électricité leur facilite la tâche dans leurs activités quotidiennes. Reportage signé Jean Bosco-Habarugira. Comme annoncé le 25 octobre 2024, jour de l'inauguration officielle du barrage hydroélectrique Cabo 16, cette infrastructure dispose d'une capacité de production de 20 MW. Sa construction a coûté 106 millions de dollars américains, financés par la banque indienne, Indian Exim Bank. Les travaux ont été réalisés par la société Angelique International Limited, également originaire d'Inde. Les habitats de collines Muzenga et Mugano se réjouissent d'avoir en fait accès à l'électricité ici dans ce barrage. Certains d'entre eux affirment que cela a facilité plusieurs activités quotidiennes. Avant, nous faisions, nous faisions le manioc pour 300 francs, francs. mais depuis l'arrivée de l'électricité, cela ne coûte plus que 100 francs. Pour le maïs, le tarif est maintenant de 200 francs, alors qu'avant, il fallait payer entre 600 et 700 francs. En plus, il nous arrivait parfois de rentrer à la maison sans Avoir maudre, de faute de les commerçants de ces localités saluent également l'arrivée du couracule qui permet de prolonger les heures d'activité. Nous qui habituellement des restaurants, nous avons constaté une nette amélioration par rapport à la situation d'avant. Actuellement, nous pouvons travailler jusqu'à 21h, voire même 21h30. Auparavant, nous devions fermer à 18h en raison du manque d'éclairage. Dès la tombée de la nuit, vers 18h30 ou 19h, nous avions déjà fermé et tu es rentré chez nous nous qui tenons un bar nous apprécions vraiment ce développement qui nous a apporté l'électricité c'est un grand avantage car nous pouvons vendre à toute heure que nous souhaitons la sécurité est bonne, l'endroit est bien éclairé et toute personne qui souhaite une boisson fraîche peut en trouver Francine Abiyalemnie, chef de la colline Muzenga plaide pour que cette électricité soit étendue à d'autres localités voisines nous en tant que responsables de la colline Muzenga nous sommes également très reconnaissant d'avoir reçu l'électricité ici sur notre colline. Actuellement, la population est très heureuse et nous apprécions le fait que nous soyons dans un endroit éclairé. Nous demandons aussi que sur la colline Moutenga, les quatre sous-collines soient également prises en compte dans ce projet d'électrification. À noter que les travaux de construction du barrage de 16 est situé dans la commune Mougoui, province de À 17 km de la route nationale numéro 5 ont débuté en 2017 et ont été inaugurés en 2024. Rendons-nous à présent à Rumongue. Les habitants de la ville de Rumongue exerçant des activités nécessitant du courant électrique. Experts que, espèrent que les coupures répétitives d'électricité vont cesser. C'est après, après l'inauguration ce 24 juin 2025 de la centrale hydroélectrique de Djidji. Après environ six ans d'exécution des travaux, ils voudraient l'accélération des travaux d'aménagement de la centrale hydroélectrique de Moulemge Également inclus dans son projet afin que cette centrale commence elle aussi à produire du courant électrique. Le point avec Jean-Pierre Misago, depuis Dumong. Environ six ans après le lancement officiel des travaux de construction, Evariste Légemié, président de la République du Burundi, a inauguré la centrale hydroélectrique de Gigi fin juin 2025. Il s'agit là de 32,5 MW s'ajoutant au réseau électrique burundais, totalisant ainsi 118 MW selon le président burundais. Certains parmi ceux exerçant des activités nécessitant du courant électrique dans la ville de Romonguay s'en réjouissent, espérant que c'est une voie sûre menant à la fin des coupures intempestives de courant électrique actuellement observées et paralysant fréquemment les activités. Il voudrait l'accélération des travaux de construction de la centrale de Mouremgé D'une puissance installée de 17 MW afin que cette puissance s'ajoute au réseau électrique burundais et ainsi faciliter la tâche à ceux demandant lors des raccordements électrique. Les travaux de construction de cette centrale hydroélectrique d'une puissance combinée de 49,5 MW et distantes de 3,75 km, ont été lancées officiellement le 23 septembre 2019 et devraient durer 35 mois pour la centrale de Gigi et 42 mois. Pour la centrale Mouremgue, exécutée par deux entreprises de construction, CMC italienne et Orascom égyptienne. Et selon ces prévisions, les deux centrales devraient déjà produire de l'électricité en mai 2023. Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions de l'époque avait déclaré que ce projet venait plus que doubler l'offre nationale en électricité qui n'était que de 32 MW. Jean-Pierre Misabo depuis Rumongue pour la Synergie des médias. Merci à Jean-Pierre Misago, restant toujours à Lumongue où les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon à Lumongue, sont à l'arrêt il y a bientôt une année. Cela se présente ainsi au moment où ces travaux avaient une durée de 24 mois pour une somme de plus de 29 milliards de francs burundais, selon le budget général de l'exercice 2024-2025. Le Avec Jonas de Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3 ont commencé le 25 novembre 2021. À peu près 80 milliards d'arbres de l'État, exercice 2024-2025, étaient alloués à la réhabilitation de la partie Rumongue-Nyanzarake. Le tronçon Gita Zarumongue, de 45 km, devrait coûter 29,6 milliards d'offres. Les travaux étaient exécutés par des sociétés, Sojia Satome et G30. Selon nos constats, le tronçon Mongue Minago de plus de 20 km était en cours de finissage avant un momentané des travaux il y a plus d'une année. Le tronçon Mongue Nyanzarake est exécuté au ralenti par la société Chico. Les transporteurs et les passagers utilisant quotidiennement la RN3 tirent sur la sonnette d'alarme. La perte d'état suite à la durée du parcours qui a triplé voire quadruplé ainsi que Des pièces de rechange à courte durée sont parmi les préoccupations. On utilisait peu temps pour le trajet, mais pour le moment on passe des heures à cause de l'impraticabilité de la route, ce qui fait que les rames des véhicules se défectuent. À côté du long voyage, quand on a une mauvaise santé, on arrive à Bujumbura épuisé. Ou après Demain ou après-demain, nous craignons les risques d'accident, surtout que la route est à côté du lac Tanganyika. Ces derniers demandent la reprise de ces travaux de... Que l'État nous aide à réhabiliter cette route car nous payons les impôts Nous demandons à l'État de continuer les activités de réhabilitation de cette route jusqu'à la fin Nous voulons que les activités de réhabilitation reprennent ainsi cette route Au du ministère, il y a les travaux publics dans ses attributions L'on indique que l'objet budget alloué au transport Mwangé Magara a été épuisé lors de l'émission publique que tenir le 13 juin 2025 à Bitoke ingénieur Eji Denis secrétaire permanent a souligné que les travaux de réhabilitation du tronçon Magara Guitaza nécessitent la reprise des études pour le cas des travaux de Mungenya Nzaraké tranquille les usagers car la nouvelle société de surveillance a déjà son contrat à main depuis Mungé Jonas Sendarinze pour la synergie des médias Et les usagers de la route nationale numéro 16, Tronçon Boulouli-Gitega, se réjouissent des travaux déjà réalisés. 34 km sur environ 80 km sont déjà goudronnés malgré le retard connu. Les travaux d'aménagement et de butumage demandent que la partie du tronçon qui reste soit également goudronnée. Les informations à provenance du ministère ayant les infrastructures dans ses attributions disent que la pandémie du Covid-19, parmi les causes de ce retard, Observé lors des travaux d'aménagement et de bitumage de cette première phase de construction de cette infrastructure publique. Les mêmes informations confirment la disponibilité des fonds pour achever le tronçon restant pour arriver à Gitega, Zinon Nzambimana. La route nationale numéro 16 est tronçon Tava en commune et province de jusqu'au centre Ndava en commune de Yansolo de la province de Gitega sur 34 km est aujourd'hui goudronné et c'est un offre de soulagement pour les usagers de ce tronçon qui était les années passées impraticable. Les travaux gravelleux et bituminés sont également en cours dans le tronçon d'Avakivaya en commune de Gansolo de la province de Gitega. Comme nous l'avons nous-mêmes constaté, les informations en provenance de l'entreprise chinoise exécutant les travaux de construction de cette route nationale numéro 16 disent qu'il s'agit là des travaux additionnels de 18 km après l'aménagement et le bitumage de ces 34 km du tronçon Buruli Gakua sur la colline d'Avant, commune de Gansolo de la province de Gitega qui ont coûté plus de 93 milliards de francs Burundi. Certains de la population rencontrée sur la colline Kivaya de cette commune demandent que même environ 30 km qui restent pour arriver dans la capitale politique Gitega soient également bitumés. Au moment où ces travaux d'aménagement et de bitumage de ce tronçon Kuba débité en 2020 ont été achevés cette année 2025, alors qu'ils ne devraient pas dépasser deux ans. Les informations en provenance de cette entreprise chinoise Disent que ce projet a connu des retards, dû notamment à la pandémie du Covid-19, mais des mesures ont été prises pour que les travaux puissent continuer. Concernant les 30 km qui restent pour arriver à Gitega, les fonds sont déjà disponibles pour débuter cette deuxième phase d'aménagement et de des de ces routes en zone numéro 16, selon les informations fournies par le ministère et les infrastructures dans ses attributions. Dopi Buruli, je vous pour la synergie des médias. C'est toujours le journal en synergie des médias que vous continuez d'écouter. La synergie est centrée sur un seul sujet, l'utilisation des fonds publics et des habitants du quartier. Gahar et communes de Moutimboudi, province à Oujumbura, disent ne pas comprendre le retard des travaux dans la déviation de la route nationale numéro 1. Ils craignent que cette déviation puisse passer par un autre endroit et demandent la reprise de ces travaux pour le développement du pays. Silver Wigiliman pour plus de détails. Ces habitants proches de la déviation de la route nationale numéro 1, Bujumbura, Bogarama, au quartier Gahé, disent ne pas comprendre pourquoi le retard des travaux de cette route, comme l'indique. Cet homme est rencontré sur les lits. La réhabilitation de cette route prend beaucoup de temps. Il était prévu que cette route soit réhabilitée dans les premiers temps mais en vert. Celui-ci dit ne pas comprendre le retard de ses travaux alors que les propriétaires des parcelles situées à cet endroit ont déjà reçu des indemnités. « Nous avons été surpris par la rapidité avec laquelle les travaux de cette route et la distribution des indemnités ont commencé. Puis soudainement, tout s'est arrêté. Cela nous a beaucoup étonnés et nous n'avons pas compris. Même les Chinois avaient déjà commencé à apporter du matériel pour démarrer les travaux. Mais ensuite, nous avons entendu dire que cela avait changé, que la route ne passerait plus par ici, mais plutôt par un autre endroit du côté de Tenga. » Il propose plutôt la mise en exécution de ces travaux pour l'intérêt de la population. Si c'est un projet qui avait été prévu pour un lieu bien précis, il faut qu'il soit concrétisé. Ici à Gahahé, nous souhaitons bénéficier de cette route afin d'atteindre le développement. Virginie Nimirangéza, chef de série de Gahahé, indique que qui ne comprend pas le retard de ces travaux, alors que c'est l'intérêt des habitants de cette localité Récemment, ils ont distribué des indemnisations, ce qui nous faisait croire que les travaux allaient commencer. Actuellement, nous attendons la décision du gouvernement. Si c'est pour faire les travaux, nous attendons. Le budget alloué à la déviation de la route nationale numéro 1, jombra Bogarama, est de 300 millions de yuans en france nous soit environ 43.68 pour ça, millions de dollars américains. Et des travaux de construction du chemin de fer pour le tronçon Malagasy-Musongati côté Burundi, étaient prévus au mois de juin de cette année, comme l'avait annoncé Dieu de ministre Burundi, en charge des infrastructures. C'était en Tanzanie, lors de la présentation, des entreprises qui vont participer à l'exécution de ces travaux. Le montant prévu pour la construction de ce tronçon dépasse légèrement 1 milliard de dollars américains. avec Pascal Nahim. Ce chemin de fer qui va relier la Tanzanie au Burundi aura une distance de 282 km. Le premier tronçon de 180 km partira de Ouvinza en Tanzanie jusqu'à la rivière Maragarazi à la frontière avec le Burundi, tandis que le deuxième tronçon de 102 km partira de cette rivière jusqu'à Musongati au Burundi. En vue de permettre la mise en œuvre de ce projet, les gouvernements tanzanien et burundais disponibilisent des fonds chaque année. Du côté du Burundi, comme s'inscrit dans les planifications budgétaires annuelles, une somme de 200 milliards de francs burundais a été réservée au cours de l'année budgétaire 2022-2023, 258 milliards de francs burundais réservés dans l'année budgétaire 2023-2024 et une somme de 258 milliards et environ 300 millions de francs burundais pour l'année budgétaire 2024-2025. À côté de tous ces fonds réservés par ce gouvernement, la Banque africaine de développement (BAD) a accepté d'appuyer ce projet par un don de 98 millions de dollars américains, au moment où le coût total de ce projet de construction du chemin de fer revient à 3,93 milliards de dollars américains, un projet qui sera exécuté par deux entreprises chinoises, à savoir China Railways Engineering Group Limited et China Railway Engineering Consulting Group. Retournons qu'en date du 23 janvier 2025, en Tanzanie, le ministre du Dukundane en charge des infrastructures au Burundi avait annoncé que, du côté burundais, les travaux de construction du chemin de fer allaient commencer au mois de juin de cette année pour être exécutés entre 4 et 5 ans, tandis qu'au même au moment, une zone étendue sur 1124 hectares, localisée dans les provinces de Gitega, Makamba et Rutana, a été décrétée d'utilité publique dans le cadre de la construction de ce chemin de fer. Ce même ministère, à travers son compte X, a indiqué en date du 20 juin 2025 qu'un lot de matériel qui seront utilisés dans le lancement des travaux de construction du chemin de fer au Vinza Musongati était déjà arrivé sur le sol burundais via la frontière Mugina-Manyovo en province de Makamba. Merci à Pascal Nahimana, des habitants riverains de la rivière Gassegne qui, qui séparent pardon, les quartiers Gahahé et Gatunguru de la commune Mutimudi en province Bujumbura disent qu'ils sont satisfaits des travaux déjà exécutés par l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Burra, car cette rivière leur causait des dégâts humains et matériels énormes. Toutefois, ces habitants présentent des inquiétude pour la partie non encore protégée. Les détails avec Jean-Claude Ilakoudi. Une partie de construction des berges de la rivière Gassegne est déjà achevée, même si l'ensemble des travaux prévus n'est pas encore terminé. Les habitants de la région expriment ainsi leur gratitude envers le gouvernement pour ce qui a déjà été réalisé. Avant la construction de la rivière, nous faisions voilà, face à, à de nombreux problèmes. Les enfants étaient Ça emportés par la rivière. Ah, Et depuis de à à oh, ah, voyage, ta, que l'État a réalisé cet ouvrage, nous ne rencontrons de plus de aucun problème. L'État nous, nous, nous, nous, nous a vraiment aidés. Maintenant, nous sommes très reconnaissants car cette rivière a été bien aménagée. Cette rivière, en train de me des problèmes, qui ont été en de se faire des problèmes, les gens de se faire Depuis qu'ils ont aménagé cette rivière, c'est désormais la tranquillité, car même s'il si pleut abondamment, l'on ne déborde des plus pour envahir les habitations. Ces citoyens demandent donc au gouvernement de finaliser les parties restantes des travaux. À cet endroit précis, on voit bien qu'il y a un ravet. Nous demandons au gouvernement de poursuivre les travaux qu'il a commencés, car des enfants pourraient tomber. Sincèrement, nous demandons au gouvernement de nous aider à gérer complètement les travaux de construction. À côté de cela, il y a encore des trous visibles. Nous pensons qu'à les il ferait vraiment du bon travail. Nous souhaitons qu'il terminent cela aussi. Les autorités administratives et locales se réjouissent également de cette initiative du gouvernement et rassurent la population à ce sujet. Franchement, nous remercions le gouvernement du Burundi pour qu'il tranquille. Le gouvernement Les travaux étaient prévus depuis le pont principal numéro 1 jusqu'à l'endroit appelé Koukipasé situé à Chalama. Le projet de protection des bergers de la rivière Gasseni avait débuté en octobre 2021 soutenu par le gouvernement du Burundi et mis en œuvre par le Bouha, office burundais de l'habitat. Cette rivière sépare les quartiers Gahaye et Gatunguru. Retard dans l'exécution des 27 projets de réhabilitation du centre hospital universitaire de Kamenge le Conseil des ministres de février 2024 a approuvé le projet de réhabilitation de cet hôpital qui devrait démarrer en 2024 pour une somme de plus de 80 millions de dollars américains. Ceux qui exerçaient des activités s'inquiètent de ce retard. La direction de l'hôpital tranquillise et affirme que durant ce mois de juillet, les travaux plébiscites plé plé préliminaires vont débuter. Le point avec Oili, Sindeï Arrivé au centre hospital universitaire de Kamenge, le constat est que dès les deux entrées situées sur le boulevard Medguisabo, il y a eu pavement. Deux nouveaux bâtiments sont visibles aussi. L'un abrite le bloc d'accueil et d'orientation et sur l'autre entrée, un bâtiment de pédiatrie, consultation de médecine communautaire. Certains bâtiments sont aussi en cours de peinture, d'autres en rénovation, notamment ceux du service de pédiatrie. Cela étant deux projets de loi de réhabilitation de cet hôpital été adoptés par le Conseil des ministres du 7 février 2024. Le premier est un accord entre le Burundi et le Fonds saoudien pour le développement, qui portait sur un prêt équivalent à 50 millions de dollars américains, le Burundi contribuera à son financement pour un montant de 4 millions 500 000 de dollars. Le second projet, c'est un accord sur un prêt de la Banque arabe pour le développement en Afrique qui s'élève à 34 millions de dollars américains. Le Burundi s'acquitta également d'une contribution au projet équivalent à 4 millions 500 000 de dollars. Ces projets concernent la réhabilitation et l'équipement de cet hôpital. Le Conseil des ministres a recommandé de veiller à ce que le l'objet L'état 2024-2025 prennent en compte la contribution de l'état de ces projets dans ces projets. Ceux qui exercent cette à cet hôpital se demandent si ces projets ont été abandonnés ou si ce qu'ils voient correspond simplement à aux mises en œuvre de ces deux projets. Docteur Jean-Claude Mbonichour, directeur des soins à cet hôpital, dit que les travaux de réhabilitation n'ont pas encore commencé. et Nous sommes très contents qu'aujourd'hui l'unité d'exécution du projet soit mise en place et nous espérons qu'ils vont commencer les activités avec ce mois de juillet. et Le CHU a déjà préparé les locaux de bureau. Il affirme également que les travaux faits sont dans la routine. Le n'a jamais cessé de ces activités, que ce soit de peintage ou de débouchage ou de pavage au quotidien. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui ne fait pas partie de, de ce projet et nous pensons que le projet va aussi commencer et continuer ses activités. Cela étant, c'est l'Office Burundais de l'Urbanisme et de l'Habitat Obura qui est chargé de contrôle et mise en œuvre du projet de réhabilitation de cet hôpital. Les travaux étaient censés durer cinq ans, avec un démarrage prévu pour l'année 2024. C'est toujours le journal en synergie des médias qui est centré sur un seul sujet, l'utilisation des fonds publics et les recettes attendues dans le budget général de l'État exercice 2024-2025 ont été réalisées à la hauteur de 38% de l'objectif annuel. Cela ressort des statistiques de la Banque de la République du Burundi sur les huit premiers mois. Ces chiffres révèlent en outre que les recettes attendues dans les et les prêts ont été réalisés à un taux de 12% de cet objectif. Les détails avec Alain Désiré ou okay, Les réalisations budgétaires 2024-2025 ont été présentées par le Premier ministre au mois d'avril 2025 devant le Parlement. Cela n'a pas encore été publié sur le site. Le rapport des réalisations budgétaires le plus récent, publié sur le site Web du ministère des Finances, du budget et de la planification économique, concerne le premier trimestre du budget 2022-2023. Les données recueillies sur le site de la Banque de la République, Les du Burundi-Berbé ne sont pas non plus à jour. Elles fournissent des statistiques de 8 mois sur 12, de juillet 2024 à février 2025. Ces chiffres montrent que sur des recettes fiscales attendues de 2031 milliards de francs burundais sur toute l'année, les réalisations étaient déjà de 1216 milliards, soit 60% de l'objectif annuel. Sur des ressources non fiscales annuelles de 491 milliards, les réalisations au bout de huit mois atteignaient 212 milliards, soit 43% de la cible annuelle. Les chiffres de la BRB ne donnent pas de clarification sur les recettes devant provenir des produits spéciaux. Ceci ci étaient budgétisés à hauteur de 232 milliards pour l'exercice 2024-2025. Il devait provenir essentiellement du remboursement d'une avance sur subvention des engrais FOMI de 152 milliards, du remboursement de l'achat de maïs par la NAGESA à hauteur de 45 milliards et du compte COVID-19 pour 28 milliards. Enfin, les dons décaissés à février 2025 équivalent à près de 276 milliards sur 1457 milliards attendus ce qui donne un appui extérieur de 12% sur les prévisions annuelles. Le gros des fonds pour les investissements était justement censé venir de ces dons et prêts. Merci, Alain Désiré. Vous qui le taux de réalisation des projets d'infrastructures planifiées dans le budget général de l'État exercice 2024-2025 est aux environs de 30 selon l'économiste Faustin Dikumana qui estime qu'il y a un problème d'allocation du budget disponible et du déblocage de dons et pris de la part des partenaires au développement des fonds. Il plaide pour l'amélioration au niveau des priorités budgétaires et à celle de la stratégie de mobilisation en si différents au, au niveau de la coopération. Je vous prie de l'écouter. Sur l'analyse de l'exécution budgétaire de 2024 de la loi de finances 2024-2025, surtout en matière de la réalisation des infrastructures, on constate d'abord trois choses. Un taux de réalisation faible de ces infrastructures, presque moins de 30% annuellement. Depuis une certaine période, on voit un taux d'exécution des infrastructures très très faible. Deuxièmement, c'est que le mal de tout ça, c'est que le taux d'endettement continue à exploser alors que l'investissement tarit. C'est un problème Quand un pays continue à s'endetter alors que l'investissement ne suit pas. On constate que même le remboursement de la dette va peser lourdement sur le budget. Va créer une ponction budgétaire très énorme et une tension dans l'exécution du budget. Troisièmement, c'est qu'il faut constater qu'on ne pourra pas soutenir la croissance économique sans consacrer des fonds suffisants dans l'investissement, des infrastructures pour soutenir la croissance économique. Déjà, nous avons un taux de croissance faible, engouti par... Le taux de croissance de la population, ça veut dire que maintenant, on continue à constater une populisation progressive de la population suite à un faible taux de croissance. Quelles sont les raisons qui sont à la base de ça D'abord, c'est au niveau des priorités budgétaires et de l'allocation des crédits dans le secteur de la construction des infrastructures. D'abord, si on analyse Le budget, par exemple, consacré dans au ministère de, des travaux publics, on constate que sur un lieu de 354 milliards, 90%, 90% c'est le financement extérieur. Ça veut dire que l'investissement sur les fonds propres du gouvernement n'est qu'à hauteur de 10%. C'est la même chose pour le ministère de l'énergie Sur un budget total de 379 milliards, sur 10% de l'investissement sur les fonds propres et développement. 90% aussi, environ, c'est le financement extérieur. Et là où le bas blesse, c'est qu'au moment de la récente révision budgétaire, on a constaté que plus de 80% des crédits alloués dans ces ministères ont été annulés. Donc, comme solution, il faut d'abord une amélioration au niveau des priorités budgétaires consacrées à un montant suffisant à l'investissement pour soutenir la croissance économique et intérioriser ce principe. Deuxièmement, la stratégie de mobilisation des financements à travers la coopération. Même Jiji Moulin qui vient de terminer, c'est le fruit par excellence de la coopération internationale. Contacté à ce sujet, le secrétaire permanent ministère en charge des infrastructures dans ses attributions nous a dit de nous adresser à la porte-parole du ministère. Cette dernière nous a informé qu'après avoir consulté le secrétaire permanent, ils ont constaté qu'il y a certaines infrastructures dont les travaux de construction ne concernent pas leur ministère. Et la cité à titre d'exemple les travaux de construction du barrage de Gigi Moulemge, du barrage de Cabo 16 et de la réhabilitation de l'hôpital concernant d'autres travaux comme la réhabilitation de la route bujumbura rumongue la route Buruli gitega la construction du chemin de fer, la déviation de la RN1 et la canalisation de la rivière Gasseni. Cette porte-parole fait savoir que le secrétaire qu permanent s'y est exprimé lors de l'émission publique des ministres euh, burundais, animée le 13 juin de cette année dans la province Chibutoke et explique qu'il ne peut pas y revenir. Et pour clore cette édition spéciale en, er, en synergie, nous clôturons par la justice ce jeudi 3 juillet 2025. Le journaliste de la radio Bonécha FM, Willy Kuizela, a été entendu au parquet de Mukadza dans le cadre d'une instruction jurid, judiciaire relative à l'agression qu'il a subie à l'université du Burundi, campus Mutanga. Il était prévu que la personne poursuivie, Audric Niomukidza, comparait également à 10 heures comme indiqué dans sa convocation afin qu'il soit lui aussi entendu. Cependant, à 10 h 20, il ne s'était toujours pas présenté selon les informations sur place. L'intéressé se, ser... se serait présenté la veille, mais qu'il aurait... Il aurait été renvoyé car il s'était présenté à une date qui ne correspondait pas au rendez-vous fixé. Willy Quizela, journaliste à la radio Bonisha FM a été tabassé par six étudiants de l'université du Burundi au campus de Mutanga. Nous vous rappelons que c'était le 28 avril 2025 alors qu'il a sur les conditions de vie des étudiants de cette université. Une fois l'instruction achevée et toutes les parties entendues, une décision sera prise pour savoir si l'affaire doit être trans transférée devant un tribunal pour être jugé en profondeur ou non, certains journalistes présents au parquet ont demandé que la loi soit respectée et que l'instruction soit accélérée. Et c'est ici que prend fin cette euh, édition spéciale en synergie des médias. Vous l'avez entendu, la synergie était centrée sur un seul sujet, l'utilisation des fonds publics. Cette euh, édition spéciale en synergie, vous l'avez suivie sur euh, six médias, à savoir euh, la radio Isanganiro, la radio REMA FM, la radio Bonesha FM, Shima FM, Dolomongi, Hagaseke, Dolou Yigi et Mishamaro Kirundo. Le journal a été présenté par euh, Ornella Moutjo en collaboration avec euh, Sonia Kamikadi. La mise en onde a été assurée par euh, Larissa Kaboulaye. Au revoir et bonne suite de programme. La synergie des médias au Burundi.